บุ๊กทูสามสิบสองทุ่นเดที่ร้านอาหารสี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Une portion de frites avec du ketchup. Une portion de frites avec du ketchup. Et deux avec de la mayonnaise. Et deux avec de la mayonnaise. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. Qu'un mi phak aray bang Qu'est-ce que vous avez comme légumes? Qu'est-ce que vous avez comme légumes? Kun mi thua mek ka? Avez-vous des haricots? Avez-vous des haricots? Kun mi dog kalam mek ka? Avez-vous du chou-fleur? Avez-vous du chou-fleur? d i b i j'aime bien le maïs. d i c e j'aime bien le c m a c o m b r e j'aime bien le s t o m a t e s J'aime bien les tomates. คุณช aimez ต้นหอมด้วยใช่ u Vous aimez u s s i le poireau? Vous aimez u s s i l e Vous a i u s s i la choucroute? a u a i m e z Vous a u s s i l e p o i r e a u คุณชอบทานก r o u t e Vous aimez aussi la aimez Vous a u s s i la choucroute? aimez Vous a u s s i la choucroute? u t e Vous a i Aimez-vous aussi les lentilles? Aimez-vous aussi les lentilles? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมคะ Aimes-tu aussi les carottes? Aimes-tu aussi les carottes? คุณชอบทานบรอกโคลีด้วยใช่ไหมคะ Aimes-tu aussi les brocolis? Aimes-tu aussi les brocolis? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมคะเอมต์ต์อุสซี่เล o ัวเวร a นเ s s ต์ต์อุสซี่เลปดิฉันไม่ชอบหัวหอมใหญ่เจเน็มป้าเลส n อนิ e ง a จเ e ็มป้าเลสโอนิ่งดิฉันไม่ชอบมะกอก n'aime น a s les olives je n a i m e pas les olives. ที่ฉันไม่ชอบเหตุ Je n'aime pas les champignons Je n'aime pas les champignons